Bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Mathieu Bouillon. Salut Fred. <rire> <rire> Salut Mathieu. T'es pas habitué d'être en, en deuxième, hein Oui, moi je finis d'être d'habitude. Ouais, tu... Mais non, mais c'est parce que là on a des invités depuis. Euh, c'est notre troisième semaine et c'est euh, Vanessa Cournoyer. Salut, frère. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup, toi Merci. aussi. Mais oui, ça va. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'aurais tu... pas pu dire autre chose. Es-tu contente? <rire> mais oui, je suis contente. C'est le fun de régler des, des beaux problèmes du quotidien. Oui. Ça va être ma BA de la semaine, sûrement. Ah oui? Tu fais pas ça d'habitude? Pas tout le temps, pas tout le temps, non. Tu dis, quand, quand quelqu'un a un problème, tu fais, arrange-toi avec tes troubles. Mais non, mais je l'écoute, j'ai beaucoup d'écoute. Mais j'ai pas toujours des solutions. Mais ah. ce soir, tu on trouve pensé. des solutions. Exactement. Alors, mais parfait. <rire> on se met en mode. Adieu. Oui, le suis Oui. Eh, hey, mais juste avant de commencer, hein, euh, on a euh, peut-être euh, à vous rappeler que on a des concours. Mm. On veut, on veut des designs de t-shirts. Alors, je vous rappelle les règlements, hein. Euh, et, euh, vous devez fournir un fichier de votre œuvre en format 10 Euh, pousse par 12 euh, en 300 dpi avant le 30 novembre minuit il vous reste encore quand même temps beaucoup de temps euh, <rire> euh... jusqu'à minuit on a le temps en masse attends <rire> Lui. Le tout doit être en noir et blanc, préférablement noir sur blanc. Euh, vous avez le droit problème. de participer une fois euh, par semaine maximum. Donc, oh. ça fait beaucoup de participation si ça vous tente de commencer maintenant. Là. Une chance que oui. ce règlement-là. Oui. Vous devez fournir une œuvre qui représente pas de problème selon vous. Hein? Euh, vous devez envoyer euh, votre proposition ainsi que votre numéro de téléphone à pas de @gmail.com avec le titre. Concours de design. Et le, le seul critère, Huawei les juges ». Oui. Et Absolument. moi, je dois dire, j'ai un critère. Si euh, le design a besoin que ce soit imprimé sur un chandail de jute style tapis euh, de l'Esplumoire de Merlin, vous serez disqualifié, malheureusement. Et et merci de préciser. Vous perdez vos droits également sur votre oui. dessin. Merci beaucoup. Oui. Oui, et euh, on tient à saluer aussi. Euh, tous les gens qui nous écoutent dans la, franco la francophonie... Oui, bon ils bonjour! Ca... Ils sont capables de le prononcer comme il faut. Oui. Alors, euh, bonjour! Et euh, écrivez-nous des, des, des commentaires. Français, oui, belges, suisses et les autres. Oui. Oui. Singapouriens. Singapour, singapouriens, singapouriens. Singapouriens. Oui, oui, bravo, t'as une claque. Ah, ton ouais. fan s'est déplacé. Ton fan s'est déplacé. Ouais. Vanessa? Oui? Veux-tu nous offrir le problème? Le problème. Comment cesser d'oublier mes sacs réutilisables quand je vais à l'épicerie? Stéphane Sté Perron. Stéphanie! Stéphanie. Hey Stéphanie excusez-moi. Et je crois que c'est Mais... son centième problème! Bravo! <rire> Sur 131. Attends, ça fait combien, là? Ça fait plus que 5. C'est cinq. Non, non, non, non. non. Lève-toi, lève-toi. Attends, on a Stéphanie là. On a euh, le, le fameux Marday, euh, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme, co comment différencier euh, Tuesday and Thursday Oui. il euh, y a euh, les les madame fatigantes des magasins Les comédies romantiques. Les comédies romantiques. Tu avais un au dernier au centième là, ah, as fait Son un? appart là. Mon de. voisin d'en haut, haut c'est un rastaman. C'est ça. <rire> C'est cinquième Cinquième Bravo Chapeau. Bravo Je pense que c'est la première Elle s'est rendue bon. C'est possible Si on revient à l'essence du problème, là... Mm -hmm. Antoine, la nourriture, là... Oui. Ça date de quand, ça C'est Ce les... les Mésopotamiens, hein Je pense Non, étonnamment, pense que... euh, les humains ont survécu très longtemps avant de découvrir la nourriture. Ah oui Ah oui Mais Ça a été un gros 10 000 ans de jeûne. Ah, oh, il m'énerve Mais Au Québec, il y aurait un <rire> milliard de sacs de plastique qui sont jetés à chaque année. On sait que ça prend 400 ans à, à être décomposé. 350 par personne, en moyenne. Euh, et la durée de vie d'un sac de plastique, là, qui, qui nous donne, c'est à peu près 20 minutes. Ça, ça date de quand, ces statistiques-là? Ça, ça, c'est relativement récent. Ouais. Évidemment, ça tend à changer euh, dramatiquement. Oui, non, non, mais parce que depuis qu'on parle de, de l'île mm -hmm. faite de sacs dans oui. l'océan... Oui, oui, c'est vrai, c'est pas drôle. Ça, non, c'est pas, hey, pas drôle. tu peux booker des vacances, là. Oui, instant. oui. <rire> ah, Les vacances, on s'en sac. On s'en sac. Oh! <rire> on s'en sac. Oh, il y a de la boisson dans l'air. <rire> je trouve que les critères baissent tranquillement. Euh, c'est clair. Mais je remercie le public d'être 131, de on lâche tout. Oui. Les sacs réutilisables mm. pour euh, être l'équivalent d'un sac de plastique, il faut que tu l'utilises quatre fois. Quatre fois. Pas plus? Si tu utilises ton petit sac de plastique comme sac de poubelle, ouais. ce qui se faisait pendant un bout de temps... Oui, ouais, moi, je fais ça. Oui, c'est sept fois faut que tu utilises le même sac. Est ton, sac fois? ton sac réutilisable, là, ouais. pour que ça vaille la peine. Il okay. faut que tu t'en serves au moins sept fois. Mm -hmm. Si toi, à la maison, tu te servais de tes petits sacs pour faire des sacs de poubelle, faut que tu le fasses au moins sept fois. Okay. Pour que l'empreinte écologique soit égal, mettons. Oui, donc après ça, là, tu, tu, tu gagnes à chaque utilisation supplémentaire. Mais on sait qu'il y a des gens qui utilisent moins que sept fois à leur sac. Il en achète d'autres. ouais oui, oui, oui. Je pense qu'il y a... <rire> y a, y a C'est quoi? C'est Guillaume Lepage là, qui, qui, qui expliquait qu'il y en avait... Il y a autant avait, de sacs recyclables que... Il y, y a... de... en oui. avait 40 000. Là, puis tu fais, ouais, bravo. Parce que ces sacs-là, parfois, ne sont pas recyclables. Il faut faire attention. Euh, selon certaines études, euh, un quart contiendrait du plomb dans la peinture. Ben voyons. Et euh, c'est porteur de bactéries également. Ah, oui. Santé oui, oui, Canada, oui. bien entendu. Il faut les euh, laver, laver de temps en temps. que C'est un, un vecteur. Ah oh, oui, non, c'est ça je te dis. Là, hey, Là, là c'est ça c'est le bout sérieux. Mais c'est à se demander, est-ce qu'on va gaspiller plus d'eau à nettoyer nos sacs réutilisables? Uh -huh. Est-ce qu'on va mettre la terre encore non, ça plus la en Je pense, en marge. Je pense que ça prend moins d'eau euh, laver ton sac que d'en créer un nouveau. Je crois. Non, mais souvent... Non, mais la production de, de tout, euh, c'est de l'eau, là. Tu sais, je veux dire, pour produire un litre de coke, ça prend... Euh, deux de l'eau? Li deux litres de coke. Ils sont Ils sont niaiseux, son niaiseux C'est pas rentable, ça faire là Non, mais... <rire> Euh, non non non mais pour pour pour ah. tout euh, ça prend ça, ça prend de l'eau pour faire pour activer ouais, mais l'idée ouais, c'est ça Donc, mais même. De laver ton sac je pense ça prend moins d'eau que d'en faire un autre. êtes-vous tous devenus fous <rire> On va tout commencer à laver nos sacs. Non mais si t'en laves plus qu'une la fois surtout. Oui. Oui. Mais, mais oui, vous êtes tous des devenus fous là. J'imagine qu'il y a moyen de pas trop utiliser d'eau pour les nettoyer. Juste un petit peu d'eau. Juste un petit peu d'eau. T'as un tu plumeau tu fais, lave, euh, lave, lave lave là, tu fais des laves, laves, des laves sac party. Laves sac party. Hey les amis, apportez euh, vos ben, sacs, on les la la la lave. La plupart des bactéries aussi, soit de la très grande chaleur, ce qui est peut être une erreur pour ton sac, mm -hmm. ou dans le congélateur, mm -hmm. ou l'hiver dehors, il y a peut-être moyen de s'en sortir. En le congélateur à sac, moi j'en ai un. Pour <rire> On va congélateur pour en faire un. Et moi, ça me prend tout mon petit champ, je me lave à la tête. Tu <rire> <rire> commences pas à laver les sacs qui contiennent mes sidekicks. de Lipton. mais, mais mets-toi un sac sur la tête. Non, mets mais mets tu oh, tout ça. Oh! Tu il disais, toi, que tu te sers de petits sacs de plastique comme poubelle. donc Couramment, oui. Tu n'es pas, es pas un, un, un, un fan du sac euh, réutilisable? Je voudrais, mais tu sais... Mais il est en retard. Je en retard, <rire> fait que... Puis tu Non, je les En fait, c'est que souvent, je passe à l'épicerie mm. après à job, puis je traîne pas ça au travail. C'est là, là qu'on va trouver des solutions. Oui. Parce que certaines... Euh, en France, entre autres, je sais pas si ici il y en a, il y a des magasins qui n'offrent plus de sacs. Pour mm -hmm. ah. mm -hmm. Alors, tu arrives là, si pas de sac, SACU, ils te le donnent dans les bras. Ouais. D'ailleurs, oui. c'est pour ça hein, que moi je suis très au courant de ça. Elle est très au courant. Blogueur, <rire> c'est Explique-nous ça. Mais à la SAQ, il euh, y a plus de sacs. Ah ouais. <rire> que en gros, c'est ça. Mais c'est quand même quoi, soixante leur sac Oui, c'est quand même suspendu, mais si tu les accumules, ben, moi je trouve pas il... ça. Moi ouais, c'est ça. <rire> mais à chaque fois, pour 100 si tu de les boissons. oublies à chaque fois. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est des non, mais... sacs que, sous forme de bouteilles. Faut-tu mets des bouteilles en dedans. Tu peux pas te mettre du fromage puis du pain. Ça rentre pas dans oh, sections, attends, là. tu connais pas mon fromage. Mais... <rire> non, mais sans face... Sans par contre, il, il, il les récupère. Si cheese with. Oui. Si t'en veux plus, tu t'en as plus de besoin, tu peux aller les reporter. Il les lave avec... Puis... Oui, il les lave, il les lave <rire> avec beaucoup d'eau. et Un, un alcool la... fort. Oui, c'est ça. <rire> un alcool. Oh là là là non, non, mais, mais, euh, donc, une solution possible serait de, de convaincre euh, tout le monde de plus accepter, de plus donner des sacs. Comme ils le font à certains endroits dans le monde, ils n'offrent plus de sacs de plastique. Du Alors, tout? si tu pas tes sacs réutilisables, pas du tout. Donc, si tu arrives là puis tu pas de sacs réutilisables, ben, tu pars avec ça. Dans tes bras, ils offrent pas de sacs. Mais Antoine, je, je dirais, moi, Ou une solution de, possible. Je euh, suis allé en voyage récemment. Oui Et oui, merci. <rire> merci, monsieur. Non, mais... Euh, et la, ben, ben, Dans d'autres dans pays, ils font ça, hein, vendre des sacs réutilisables. Oui. Et là, achètes un sac en voyage. Ça te mm. rappelle ton voyage. Puis, tu ouais. flashes un peu, tu sais, c'est écrit dans une autre langue dessus. Amqui genre? Oui. I am from Amqui Oh! <rire> et, euh, non, non, mais euh, c'est ça. Non, non mais peut-être... Euh, S'attacher à son sac. Oui, le trouver beau. Oui, c'est ça. si tu trouves beau ton sac, tu vas avoir envie de l'amener toujours avec toi. J'ai mm. des petits sacs aussi qui sont en petit format, qui oui. rentrent dans le sac à main. C'est pratique, tu sais. Ils sont beaux, ils font des petites fleurs, des Mais J'aimerais oui. euh, d'ailleurs euh, faire un shout-out aux petites mains c'est des, euh, des, des des femmes qui ont été victimes de de, de, de, de plein de trucs que je, je n'exposerai pas ici non mais qui qui, euh, qui, qui font des t-shirts et ainsi que, que des sacs réutilisables oui. et euh, sont euh, je, moi j'en ai eu un là pendant quatre ans là, très très solide et euh, compact et il se un peu comme un kiwi là un kiwi mm -hmm. un kiwi un kiwi Moi, je dis kiwi quand j'étais petit. Comme du kiwi. Mais euh, c'est ça. ça puis euh, euh, J'étais fier de le porter tout le temps sur moi. Donc euh, c'est ça, je pense. Un attachement au sac. Moi, c'est une de mes solutions préférées jusqu'à maintenant. Oui, euh, pour les gens qui se promènent en voiture, malheureusement, mm. euh, avoir les sacs dans la voiture, pas dans la maison. Ça euh, mais dans... remet sur Twitter qui a déjà. qui proposait ça? Mm -hmm. Les laisser dans l'auto? Certainement. Il y a même des gens qui, des fois, là, ils ferment la porte de leur garage puis ils mettent le, un sac sur le tuyau d'exhaust pour être sûr de ne pas l'oublier. Et ensuite, démarre la voiture. Non, non, je fais fiche, je fais fiche, je, je cherche des, des solutions. Okay. Okay. Mais il y a la solution. J'ai lu tantôt sur Twitter, j'ai demandé aux gens s'il y avait des trucs. Et un des trucs qui est ressorti, c'est de l'écrire sur notre liste d'épicerie d'amener mmh. ses sacs. Mmh. Donc là, c'est sur notre liste. Moi, On y dis, pense avant de partir parce qu'on qu vérifie notre trésor qui manque du sel. Ton sac réutilisable, oui. c'est ta liste d'épicerie. Ah oui, tu l'écris dessus. dessus, puis dessus. ça s'efface. C'est pas, pas vrai. Tu as un sac quoi, en blanc cas. en plastique, je cherche des solutions. Tu un petit crayon qui s'accroche, <rire> un petit feu, un petit crayon feu qui s'accroche. Mais oui, c'est bon. Tu directement sur ton sac, puis mmh. tu peux le nettoyer avec un tout petit peu d'eau. Même? Ouais. Arrêtez, tu... c'est génial. Après déjà avoir des, des choses décrites que tu as juste cochées en plus, là, banane, aussi, pain, blabla, coche, coche, coche. quand tu as fini d'écrire de faire le tour de ton sac, c'est là que tu le laves. Oh, tu Tu as oh, dit oh, qu'à oh, laver. Oui, en plus... Euh, ou le t-shirt qui se transforme en sac. Euh, je, euh, Vincent Sindon sur Twitter qui écrit ⁇ Coudre une moitié de sac sur les vêtements, sur son ses vêtements. ⁇ Ah oui. ⁇ Comme ça, on a, toujours, euh, on a toujours sur soi et on peut l'utiliser en tout temps. Le kangourou, un peu, non? Ouais, ouais. ça, t'sais oui, c'est ça. Ton Kangourou, sac métro, plastique, là, euh, à moitié <rire> t-shirt, à moitié sac. Les il y ont des bonnes idées, je trouve, sur Twitter, sur une... C'est comme une, une source. C'est le crowdsourcing. <rire> le crowd, crowdsourcing. Ouais, ouais. Pardon? <coughs> crowdsourcing. Yes. Crowdsourcing. L'équivalent d'une espèce de Big C, patente, sac. Big sac. Ah, oh, un big ben. sac. Il y a toujours des sacs qui sont là. Il tu prends des sacs. Oui, puis tu le payes juste pour 30 minutes. Tu vas faire tes courses, tu le ramènes tout, tout à l'heure. Genre, puis là, il faut que tu le raccroches. Oui. Oh, wow. oh, wow. que tu vas vider ton épicerie, puis là, tu descends vite. Puis c'est eux qui s'occupent de le laver. Ah oh. oui, il y a un service qui ramasse tes sacs. Ah oui. sacs. Il puis les lave en grande quantité, ont moins qu on a besoin de Parce qu'on s'entend que la majorité des sacs réutilisables ne sont pas utilisés mm. en même temps, du moins. Oui, il pourrait faire... J'étais dans ma tête, là, mais cest ça que vous disiez de toujours apporter... Libre service de sacs, oui. on utilise toujours les mêmes sacs. OK, ouais, pas En plus là. de -ce réutiliser les sacs, on utilise toujours les mêmes. Parce que là, oui. au moment où on se passe, il y a une toujours 3-4 des sacs qui sont utilisés Les autres dans ma maison, Mais moi, dont les 40 000. Qu'en moyenne, on a tous une dizaine de sacs à la maison. C'est clair. Si c'est pas plus. Mais tu sais, la moyenne, je pense c'est 10. Mm -hmm. Quand on fait oui. l'épicerie, oui. avec les petites familles qu'on a maintenant, tu sais, 3 sacs... Moi, j'ai une moyenne de 4 quand j'y vais. 4? Quand enfant, je fais vraiment l'épicerie, là, tu sais, je m'en vais faire l'épicerie, c'est 4 sacs. Ouais. J'ai quatre, quatre souvent mm -hmm. un trop... Wow, oui, s'entend. Mais quand tu sais, c'est la semaine du papier de toilette, je j'ai pas trop là. <rire> <rire> moi, mais mais tu n'es pas obligé de le mettre dans un sac. Mais font des poignées à cette heure, des fois quand tu vas acheter des grosses ouais. patentes de même. C'est vrai ouais. Non, mais je pense que je je Mais ouais. des fois je suis avec en euh, scooter quatre, quatre sacs là, puis ça c'est le fun des poignées, parce que j'ai l'air vraiment de mm. comme en Inde là. Oui, c'est wow. <rire> c'est ça moi. C'est juste de même, tu es indien. Mais si on veut pas avoir l'air d'un pauvre comme Frédéric mais tu vas t'acheter un aliment puis tu reviens à la maison puis tu y retournes oh. non mais euh, d'ailleurs Kevin B sur Twitter Cend. qui écrit Même si tu oublies tes sacs ne prends pas les sacs d'épicerie débrouille-toi sans sac tu vas finir par apprendre non mais des fois ça dépend à la combien dure. de trucs on a acheté mais tu sais tu fais Ah, oh, j'en ai cinq j'ai quatre poches tu mets ça dans quatre poches, puis l'autre dans la main, puis là, tu, tu... Non, non, mais... Ouais, mais ça de part de pour manger l'épicerie, de, de... Un oui. steak dans la de poche, quartier. Pas. La petite épicerie de quartier, là, <rire> parfois, qu'on a derrière. Ouais. Mm. Ou, tu sais, là, les Africaines, là, les fameuses Africaines, les <rire> autres, ils se mettent ça sur la tête, hein, ce qui marche. Peuvent, là, parcourir des villages, là. là, là. Plein d'affaires sur la tête. <rire> hein, euh, on salue les pays francophones d'Afrique qui nous écoutent. <rire> Dans toute la francophonie, je suis pas. ouais. canal. mais pour revenir au sac de la SAQ, eux, là, on n'a pas besoin de les nettoyer. Non. Fait que eux sont deux fois plus écologiques. Deux fois plus dépend. Le gars qui te met ça dans ton sac, c'est mais propre. Ils sont pas tout le temps propre à SAQ, moi tu le Non, La moitié, c'est des alcooliques. Mais ça, c'est même pas vrai. C'est sûr. Le gars qui ben... parle fort a raison. Les bouteilles viennent de la France. <rire> ouais. mais, mais quand... <rire> T'en servir comme porte-clés. Comme porte-clés? Tu as euh... un gros sac, tu as tes clés. Ouais. C'est sûr que tu as toujours ton sac. Ouais, <rire> ouais ça c'est... Euh, Partez de votre podcast. <rire> <rire> mais ça pourrait être la fun justement, les sacs qui sont petits pourrait faire un charmant porte clé Mais tu sais, les gros de métro, avec les trucs... Si le métro commençait un système de sac sous vide, il y a une petite machine à l'entrée, tu fais faire... C'est une bonne idée quand même. C'est vraiment une bonne idée. C'est une excellente idée. C'est brillant. Parce que au métro que ça prend ça? Quand tu sors, t'as du stock dans tes sacs. Quand t'arrives, Mais une autre place, là. Chez vous. Mais mettons tu sais au problème qui Comment ça, c'est d'oublier mes sacs? Maintenant oui. qu'on dit que Stéphanie vit dans le monde actuel, là, dans mmh. lequel avoir des sacs, c'est gang de la grosse marde. Il a pas des conseils qu'on peut lui donner? Ben, les, nos téléphones intelligents sont souvent euh, notre pas main. pas, ça pas. Oh. Elle n'a pas de téléphone. Il y a peut-être d'autres mmh. gens Sans qui ont au problème aussi. Là, fait ça, c'est vrai. Quand même. Ou euh, un ordinateur, ça pourrait être le fond d'écran, le, le sac. <rire> bon. Histoire que ça nous obsède, on y pense tout le temps. avec fait que notre sac... On y pense, on ouvre notre téléphone, on voit le sac, on ouvre notre ordinateur. Peut-être oui. écouter ce podcast en loop. En loop. Ouais, La nuit toujours, donc, en okay. rappeler, ouais. ouais. Moi d'ailleurs, tous mes mots de passe, Facebook, tu mon NIS, tout ça, ça c'est tout sacré utilisable. Mais là, je vous dis pas l'épicerie, vous essayer. Mais euh, moi, c'est ça. Nice. Euh, toujours sur Twitter on a Phil Langelier qui écrit il faut séduire un emballeur pour qu'il nous fasse la contrebande de sacs à chaque fois qu'on va à l'épicerie oh. donc oh. être de mèche avec quelqu'un à l'intérieur mm -hmm. euh, banjo bouchon oh, banjo toujours avoir du linge avec plein de grandes poches donc, ça. donc mettre son épicerie dedans ouais. les, les pantalons cargo je pense que euh, c'est le retour revenir. des pantalons Mais ça, c'est pratique quand tu te donnes le défi de ramener toute ton épicerie sans sac. Oui, oui, les pantalons ça. cargo, c'est sûr, c'est un must. Et il y a toujours... Y a, moi, j'ai déjà eu un chapeau avec des petites poches. Oh. Ah, <rire> ah. oui. Quel aliment entre, entre là-dedans, dans les petites euh, poches bien, Mais Il <rire> fallait défaire tu sais comme le sac de, de pinottes. Il fallait le défaire puis mettre des petites pinottes. Fait euh... que t'as deux, trois pinotes, c'est <rire> le cas. Oui, c'est <rire> ça. Le bon vieux tatou, marqué. là. Le tatou. Un tatou. Oui, oublie pas ton sac. sac. Ou... À l'envers dans le front, c'est ça. Mais c'est rare oui, que Mémento. tu regardes ton front. On va te dire, quand tu as un gros tatou dedans, là, <rire> étonnamment, tu te mets à le voir partout. Dans chaque refrain, dans le regard des autres. Oui. Dans le regard ouais. des autres. Ah, oui, ouais. ouais, c'est beau ça. Tu n'as pas poésie. vu Memento, Vanessa? Hein? Memento, le film? Le gars, il oublie ses sacs réduisants? Oui, mais, oui, mais, mais je pense que... « Do est... not forget your bag », c'est écrit à l'envers, ouais. son chest. Oui, mais, mais je pense pas que c'est une habitude commune, moi, de faire ça. Je l'ai trouvé weird, moi, le gars, dans Memento. Ça n'a pas été un exemple pour ma mais vie. Mais il y avait une mauvaise mémoire. Mais oui. Mais il y avait de, ouais. oui. ouais. y avait de drôles de manières pour remédier à son problème de mémoire. Il était bleaché. Ouais. C'est ah. wow. c'est un, un excellent film mais je pense que pour les sacs réutilisables c'est pas un film à prendre en exemple. Peut-être Oui, parce qu'à l'époque il y avait pas de sacs réutilisables. Ben exact. C'est ça tu sais. Hey, on Le... va rester ouvert d'esprit. Oui. Faire livrer son épicerie ça peut inspirer quelqu'un. Oh, faire, faire livrer, livrer son, son épicerie. Son épicerie. C'est une belle livrer. façon de ne pas oublier son sac. Ouais. ouais. ouais. <rire> Mais est-ce que... Si, si tu fais souvent livrer, est-ce qu'il y a un petit système, là, comme euh, ils viennent livrer, tu leur donnes des sacs. Tu sais, t'as huit sacs, là, mettons. là, tu t'en donnes quatre. Tu repart avec... Salut, Gilles, à la semaine prochaine. Puis tu un bon ça. roulement. Ça, là, c'est brillant. Ah, c'est brillant. Oui. Ouais. Euh, dans, dans la salle, on a... Ouais, est il faut beau, en ouais. parler, être fier de son sac. Oui. Ah. Oui, c'est ça, avoir. Euh, Faire signer son sac. Oui, je le vois avec des, des sacs au premier. Ça pourrait être... Alors, euh, sac, mon sac. Sac y vous. Yeah! Benoît Dutrisac. Yeah! Oh là là. Arrêtez <rire> <de> l'encourager. <rire> Ou Clémence Desrochets, <dérejetait> ton épicerie. <rire> ça fonctionne moins celle-là, Mathieu. Ouais, ouais. <rire> Oh, oui. Ah, mais j'en l'attachement, c'est ça. Mais il faut faire attention, par contre, parce Gucci. que si, si ton, ton sac vaut plus cher que ton épicerie, ah, ah, peut-être que tu ne voudras plus l'utiliser. C'est vrai. Tu vas avoir peur de l'abîmer. Ouais. Tu vas surtout avoir peur de le laver puis qu'il soit en mauvais état faut après. Avoir un mais, sac dans ton sac. Mais un attachement flashé avec son sac, c'est faire... important. Checkez-moi. Oui, ouais. oui, les sacs, ah, la maison du Ils ouais. nous énervent-tu? Ouais. Avec hey, des paréos. Je pense que c'est seul seuls sacs, ouais, les paréos de JP. Mais... Euh, je pense c'est le seul sac que j'accepte pas, puis <rire> il donne. Il donne. Il donne, il donnait pendant un bout de temps. Il faisait, eh, voulez-vous un sac Non, non, j'en veux pas. J'en ai déjà un. T'en voulais pas d'autres. Les zips ils se pètent tout de suite. Les sacs avec des zips là, erreur. Mm. Mais ça peut être pratique, tu sais ceux qui sont un peu rembourrés pour en garder en les en aliments en en frais. Ouais, Quand Tu t'achètes souvent un poulet chaud toi Un poulet non, chaud, qu'est-ce qu'on non, non. Oh, non, oh, mais... oh, oh, oh, attention le frein là. Garde. <rire> mais non mais là les soit le depuis ça revient prendre. tout le temps incapable d'en prendre <rire> un air d'été oh! pour les chauds pour les chauds pour les chauds est revenu <rire> non la mais merveille. si on achète de la crème glacée par exemple on souhaite qu'elle reste froide un certain ouais, temps mais... ouais mais ça ça c'est je sais pas ouais, si tu vas faire masse. prendre une promenade avec tes sacs après mais tu sais si tu vas directement à la maison t'es correct mais là. ça c'est un autre problème dans ouais. enfin. la crème J'ai ouais. Ouais. Es acheté vrai. de la crème glacée l'été, ça. Ouais. Parce que Stéphanie, toi, je pense que tu restes à au moins 6 heures hein, de marche ouais. entre ton épicerie et euh, ta maison. Oui, oui. Elle dit ah, oui. Elle confirme. 6 heures en auto, auto c'est ça? Elle on devrait lui donner un autre truc, tu sais. Elle devrait cesser de prendre des sacs réutilisables, juste se rapprocher d'un épicerie. Se rapprocher ouais. d'un épicerie, ben oui, tu sais. Un potager à la maison. Mais tu vois, euh, ah, il oui. y a ça, hein. Euh, comme sur... Euh, Follum. Euh, euh, voyons. Mont-Royal, Follum. De quoi c'est qu'il là? Il y a, là, il y a le métro, mais juste en haut, il y a des condos. Ok. Ah oh, oui! Habiter oui, en haut de l'épicerie. <rire> tu le euh, laisses euh, au bout euh, du comptoir. Tu sais, les tuyaux, là, que... Oui! oui. Ah, c'est énorme, oui. ça! Je vais prendre une bob... <rire> Un monte-charge, sinon... Ouais. Ouais. Un petit monte-charge. Mais ça, ça monte tes charges. Il te le montre, il te le mais il te le charge. Il te le montre, mais. Ah, c'est triste. Ah, oui. Euh, hey, on toujours, est pas à un jeu de mots près. Toujours chose. sur Twitter, on a uh, GSP Frank qui écrit Devenir un kangourou. Ça, c'est une solution. Évidente. Euh, Samuel Gagnon, qui est dans la salle, et apparemment, qui écrit « Très bonne solution », le sac que, que tu écris dessus, j'achète. Yeah. Mmh. Euh, il il, il oui. ajoute « sac Oh, c'est bon. Comme sac Non, mais c'est vrai, le, le, le bac à sac en rentrant, oui. on en parlait tantôt, mais yeah. oh, ouais. là, lavent, on, tu sais, l'épicerie, il lave, puis tu mets tes sacs dans le bac. Ça serait pis... une excellente idée. Moi, je pense ça, que ça, mal, ça, ça, ça, ça devrait se faire, ça. Et il continue. « Accrocher perdu. les sacs sur la poignée de porte ». Euh, évidemment, en sortant, mmh. on les voit tout le temps, oui, jusqu'à les oublier. Non, non euh... À toujours les amener, même quand tu n'as pas besoin. Trois, Trois bières. Euh, nos amis de, de, de, du podcast de Trois Bières qui a écrit ne prendre que des objets qui nécessitent. Nécessite, nécessite. C'est moi qui, qui bégaye. C'est pas les autres. Euh, qui nécessitent. Nécessite. <rire> pas de sac. Pas de sac. Oh. Poche de patate ou caisse de bière. Tu sais, c'est des, des ou qui peuvent te servir de sac. Ouais. Ou oui. Ou la roulette ça de tête. La roulette de tête. Ben il y a comme un, tu sais, le, le lait là. Tu achètes en sac. Oui. Et... Ah. Là tu l'eau, tu peux glisser quelques affaires dedans. <rire> ah ouais. Comme deux. trois. Avec ça. Trois limes. Un steak, un febreeze. Attends, euh... il y a grand d'affaires là dedans. Je vais vous dire, faire un bébé, ça peut régler des choses. Avec la poussette de bébé, ah, on ouais. peut traîner okay. beaucoup ah. de choses pas de sacs. Ah. Des sacs aussi. J'avais ouais, peur que tu parles de sacs Un steak, un febreeze. Il y a ça, il y a ça. T'achètes souvent de fais Breeze, toi, Mathieu Ouais, mais faut que j'en achète parce que je lave pas mes sacs, hein, fait que ça pue. <rire> ça a pas tes cheveux non plus. Ça a pas mes <rire> cheveux, hein, avec. Excellent. <rire> euh... <rire> non, mais je pense que il se passe de quoi là. Ben commune au <rire> sac, sincèrement. C'est une sacrée bonne idée. Mais commune, sa... oui, je pense que c'est ça la meilleure idée. Oui. Mais consigner. Euh, consigner consigné les consigné sacs. Comme les, euh, tu sais, le dixaine euh, par euh, sac. Oui. Mais Il y a du monde qui va ramasser des sacs et ils vont les rapporter. Mais imaginez ouais, si on ouais. augmentait la consigne, par exemple, à 75 sous. ouais mmh. Ça serait encore plus sharp. ouais Oui, comme, comme, <rire> comme à la SAQ. Comme à la qui est un très bon chiffre. Il faudrait qu'ils qu nous remettent ouais. 75 sous après. Mais on peut les ramener, mais ils ne nous remettent pas le 75 sous. Il y a déjà mais un pot de fait. Ça, ils font. ouais, ouais. c'est ça. Ah. Mais c'est drôle d'imaginer ça, des clochards dans la rue qui porteraient des sacs réutilisables. J'ai jamais vu ça. Ouais, ça va être propre. Rare. Ça va être propre. Les paniers, les paniers, on... Mais les paniers, on, on peut pas les par... emprunter, je pense. Quoi? Ils, les font, paniers. ils se font voler, non? Mais les ramenés, hein, ouais. oui, ils ne les Ils s'en font voler. hein. Oui, beaucoup. Il y avait un article là-dessus qui était fascinant. <rire> mais... Mais déjà, des bacs à fleurs magnifiques avec ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais ça pourrait être cool, ça, de louer les, les, les paniers jusqu'à la maison lorsqu'on mmh. est euh, à la ça, marche. Ça, c'est vrai, oui. Le sombrero? Sombrero. Mais bien sûr! Hein? Le sombrero, oui, oui. C'est vrai, c'est une bonne idée. En plus, ça mettrait de la joie un peu dans les épiceries, Mais tu il faut le rend, tu, un peu renforcer un mmh. peu, là? De, tu fais une armature... Euh, ouais. Pour que ça tienne ton tombeau en miel? Oui. La Des grandes chouclaques de clowns. Ouais! De... Là la... on pense à l'extérieur de la boîte. Là. La burka alimentaire. <rire> la burcargo! La burcargo! Ah, <rire> oh. Le... oh, c'est <rire> cassé, on <a> un autre <rire> affaire. Non? Le bas de nylon mange bien ici. <rire> je m'aïe, là. Ah, je m'aime mais... pas. Ah. Mais le bon nylon, ça c'est drôle, ton sac c'est des bonnes nylons. Oui, c'est drôle. Imagine ah ouais, la personne qui prenne ça sur son dos, les bonnes nylons. Ah ouais. Pis ça tente pas de payer. <rire> tu le mets sur ta tête, tu le mets sur ta tête. Non, mais ça en fait, je, je sais pas à quel point on peut rentrer des choses là-dedans parce que... Tu peux l'entrée. Ouais pas hein. Rentrer. Ben oui. genre l'équivalent de deux jambes. De deux jambes. c'est ça? Non mais, mais mais ça pas des grosses jambes. Ah, ouais, oh, être... j'en ai vu moi, des grosses là-dedans. Là. Des grosses fesses. Des gros et des gros. Et des ouais. gros. Ben oui. Ah non, tu écoutes, ça contient. Ça contient beaucoup Des quand même, jambes, t'sais des t'sais jambes. Tu sais une grosse hein. là, tu sais une grosse là. Ouais. Elle se met des bonnes milons. Imagine ça en épicerie. C'est génial. Ouais. Ça t'as as tes bon milons et un soutien-gorge énorme. T'as de la tu place pour voilà, les melons. Mais euh, <rire> j'aime bien ta, ta solution du sac. Euh, des, le sac de lait, tu rends des... Oui. plein d'affaires qui ont déjà des sacs. Là. Ben oui, c'est euh, ça. Mais à part le, le, le sac orange, à Non, sont... mais le, le sac ouais, d'orange ouais. en, en, en, en filet. Oui, La petite boîte de clémentine. Ouais. Ah, la boîte Puis, euh, de clémentine. Ben oui, oui. écoute, il y a de la place là. Céréales, il y a toujours un lous, là. Tu l'eaux, tu vides ça. tic tic tic tic tant Ou une boîte, une patente. Ça, quand même... Costco -co style. il va avec des boîtes en carton. Oui, Absolument. Là-bas ils en donnent oui, les, ils boîtes les boîtes en carton qu'ils utilisent, puis es dans, À ah non, la SAQ ça. aussi, ils font ça, tu peux ouais. utiliser les verres étiquetés dans pas. Non non mais des vrais. <rire> <rire> Je décroche là, j'en <rire> <rire> parlerai plus. Ah, mais c'est bon des sacs ouais. même ils utilisent des boîtes. Oui, mais même les SAQ régulières. Oui, c'est ça, ce qui est brillant. Très euh, des peaux maçons. Tu amènes tes peaux maçons à l'épicerie. Euh, tu ah remplis oui? ça de Febreeze puis de poivre et sel. Ben, le en vrac, là, ce qui est en vrac. Tu amènes tes peaux maçons. On, on, on en a déjà parlé, <rire> mais euh, euh, j'avais j'avais apporté un, un genre de Tupperware pour acheter de la viande. Oui! Euh, il oui. et, et, avait mis la viande dedans puis il me l'avait mis dans un sac. Ah oh, oui? Ouais. Oui. L'épicerie, il, il avait fait ouais. ça aussi. Ouais. Tu sais, l'émission que ouais. j'adore. Oui. Il de se présenter avec des, des pots de plastique. Ouais. Hey, Je pense que j'ai une idée qui, là, est pas piqué des verres. Les boucles d'oreilles, crochets. Yeah! Donc, tu peux accrocher des affaires. Genre, t es, t es, tu peux amener tes bananes, c'est ça. Tu peux amener ça. des bananes là-dessus. Les, Les raisins. Non, mais raisins. Mais le Febreeze, tu vois, il tient déjà moins bien. Ouais, On des choses sérieuses comme sombrero ou... Euh... Et toi, cargo. Euh, dur cargo. Ouais. Mais, euh, Donc, mais là, si on sort des idées farfelues, là, si on ose sortir des sentiers battus pour trouver vraiment une idée efficace, oui. on en a-tu? Comme une au sac. Ben, On va y demander. Non, non, <rire> mais, mais attends, il y, y a Samuel Gagnon qui ajoute un condom, hein, ça prend deux fois, 200 fois sa taille en air. On parle d'un. Imagine en épicerie. Ouais. Pas La juste, bonte de céréales. Juste en air. <rire> <rire> hey, ça doit être, être chic à promener. Mais tu sais, ils, ils font pas de condon avec des poignets, par exemple. Deux fois. Mais euh, allons-y, euh, voir Stéphanie. Oui! On t'écoute. Vas-y. Attends. Oui. Attends C'est quoi tes solutions là, que tu as trouvées les meilleures? On parle de mes solutions préférées. Oui. Les ouais. pantalons cargo. Oui. oui. Euh, évidemment, une solution d'Antoine. Euh, utiliser le sac comme liste d'épicerie. Oui. Merci beaucoup. Encore faut-il que je commence à faire une liste d'épicerie, mais ça s'en vient. Mm. Hey, mais merci, merci, Stéphanie. Ouais, une vie de sauvée. Ben oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, vos, vos solutions préférées, Vanessa? Euh, moi, ma solution préférée, je pense, c'est de l'écrire sur ma liste d'épicerie. Ouais. De pas oublier mes sacs. C'était ta solution ça. Ouais c'était ma solution. J'ai trouvé pas. pas la mienne. C'est quelqu'un sur Twitter qui me l'a suggéré, ah, ouais. puis... Et j'ai trouvé ça brillant. Mm -hmm. C'est. Mm. Mais c'est euh, Pour ça il faut faire sa liste d'épicerie. Oui. Il y en a oui. qui qui vont euh, comme un. Spontanément. Euh, c'est ouais. vrai qu'on y va assez spontanément. Mais. Euh... Oui. Pas de culotte. <rire> <Non. rire> oui. Moi ma solution est nouvelle. Préférée. Et c'est un jeu de mots. Non, non, j'avais un, un cousin dans les années 90 qui avait euh, un appareil dentaire assez gros que ma mère, elle appelait ça un armanica. <rire> tu peux accrocher des affaires dedans. Dans les broches? Dans les broches de mon cousin. Eh hey, mais pauvre cousin! Ouais... Wow. Il était malheureux. Il habitait à caprou je pense. Mm. Oh, Personne n'est heureux là-bas. Oui. Mais, mais Isabelle voulait écrire une chanson, je crois. Mais sur le le L'épicerie le... qui prend en charge de laver les sacs et qui oui. euh, le... la consigne, moi. La consigne. La consigne, c'est oui. vrai, c'est une bonne idée ça, Fred. Ouais. Antoine? Je suis obligé d'y aller, aller avec mon idée. La liste d'épicerie sur le sac, je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça. Je trouve ça génial. Il trouve ça génial, génial. tout simplement. Mais arrête, c'est je sais pas trop qui ce qui se passe. que tu peux pas écrire pas bien. Tu peux pas écrire tout le tour parce que ça c'est mon idée, OK <rire> bon, Oui, ouais. ouais, non, j'écrirai pas tout le tour, inquiète-toi pas. Non, rapport. Puis il euh, ouais. <rire> hey, y a de la tension, il y a de la tension. Est-ce que vous avez des, des, des solutions préférées ou des solutions euh, de votre cru Il euh, y en a dans la salle Oui. Ah oui, oh! de là, de là, la solution de JSP Frank qui est devenir un kangourou, ouais, surtout devenir oui! un kangourou, maigrir pour mieux aller à l'épicerie, oui. puis ça espérer marche. que ta peau reprenne pas sa forme originale, oui. okay, okay. ouais, c'est ça. Ah. Donc un ancien gros solution, un ancien gros, et euh... <rire> Mais si vous, si vous avez des solutions comme ça, écrivez-nous sur, euh, sur Facebook. Ça ne marche pas pour toutes les personnes qui ont leur poids santé, par contre. Cette solution-là, il faut non. vraiment que tu aies un excellent. Mais non, mais tu peux prendre du poids, Oui. puis ben après, oui. faire un effort. Mais oui, va voilà la ça! Hey, je n'ai pas sais. de suite dans les idées. Ouais. Dans huit ans, puis après plusieurs fois frôler la mort, tu n'auras <rire> plus aucun problème d'épicerie. <rire> Alors, euh, euh, écrivez-nous sur, euh, sur euh, Facebook ou, euh, ou Twitter ou à pas de problème Et euh, mm -hmm. d'ailleurs, en parlant de, de, de web et oui. d'intertube, Vanessa, où est-ce qu'on peut euh, te suivre Euh, via les réseaux sociaux, oui. sur le, le, le Facebook de la oh, SAQ. donner adresse, on peut ah, vous vous ton aller. Adresse, on peut <rire> aller ben, via le Facebook de, de la SAQ, oui. le Twitter de la SAQ, s a s a C'est toi, ça. Ça, c'est moi, ça. Donc, si on Et il y a le blog de la SAQ, SAQ encore. C'est toi, ça. C'est moi, ça aussi. Donc, on parle de vin, on parle de bouffe et de sac réutilisable, des beaux designs. Et t'as-tu une adresse Twitter personnelle? Oui, mais là, c'est un peu gênant. Ah oui? Non, t'es pas mais vois la. Vois la pas Attends, non, c'est un, un beau jeu de mots ah. pour Mathieu. <rire> Moi, le Je jeu ma... de mots, là. <rire> <rire> J'aurais aimé avoir euh, Vanessa, mais, mais ouais. ça fonctionnait pas. Donc, j'ai remplacé le A par 8, le chiffre. Vanessa. V8, 8. Nessa. Oh. C'est sharp, hein? jaimez moi pas, là, dites-moi que c'est gentil. Non, non c'est <rire> très sharp. C'est sharp. En anglais, « ça. C'est ça, Baitness. exact. Mais c'est ça, tu sais, c'est un petit temps, mais voilà, on part de vin là aussi. Excellent, donc euh, suivez bait", « ça. <rire> <rire> Et euh, la semaine prochaine, Mathieu, qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit euh, une ancienne détenue dans une prison de femmes. <rire> ah! Madame Suzanne Boucher. Oui. Suzanne Suzy Bouchard Et euh, hey, on, on présente-tu le problème tout de suite? C'est quoi le problème la semaine prochaine? On dira oh, la semaine prochaine! Wow. Alors euh, merci, merci à, à Vincent et Pascal et, et ouais. David. David! David! Et David! Oh, yes. Et Stéphanie qui avait les écouteurs! Oui. Ainsi que l'équipe des passages euh, d'ici la semaine prochaine! Vanessa, as-tu une phrase pour nous? Vous avez un problème, on a un podcast. Yeah!